Quelle est la récompense pour chanter l'appel à la prière La réponse à la supplication après lui, l'intercession du prophète et l'entrée du ciel.